Je n'en mon amour je ne Duo Dodu dimanche 27 novembre au théâtre Gérard Philippe de Froment. Duo Dodu est un spectacle de théâtre dansé et chanté pour tout public à partir de 3 ans. L'histoire des trois petits cochons revisitée par un duo de comédiennes ultra dynamique et décalé. Un spectacle pour retomber un peu en enfance. Représentation à 16h, dimanche 27 novembre. Renseignements et réservations, tgp-at-tgpfroire.fr ou au 03 83 49 29 34. Théâtre Gérard Philippe, Avenue de la Libération, à Froire. Jeudi 1er décembre, concert de Tiffé Noirie à Essay-les-Nancy. C'est moi la chouchoute, ça ne te fait aucun doute. Tifféne, pétillante jeune femme auteur-compositeur-interprète, a une plume qu'elle utilise avec talent pour nous faire pénétrer dans son univers. Ses petites tranches de vie savent parler aux jeunes comme aux moins jeunes, et même parfois jusqu'aux enfants. C'est là la magie de Tifféne. Tout le monde s'y retrouve. Sur scène, elle est accompagnée de ses deux musiciens, Conte un étoil à la guitare et à la trompette, ainsi que Thibaut Delander à la basse. Concert de Tiffeno Harry, jeudi 1er décembre à 20h, salle Maringé, 10 rue Parmentier à Isselet-Nancy, entrée libre. Je m'appelle Laurent. Moi, c'est Benoît. Nous sommes à la tête d'une équipe d'experts en série télé. Chacun à sa manière, nous défendons contre vents et marées ses productions. Trop souvent sous-estimées, voire méprisées. Notre nom de corps. Destination série. Destination Série, c'est notamment Plus Belle TV. Vous êtes perdu dans la diffusion des épisodes de vos séries préférées Plus Belle TV a été créé pour vous. Chaque semaine, sur l'antenne de Fadjet et sur DestinationSérie.org, retrouvez en détail les grilles de diffusion. Et comme chaque saison, retrouvez vos chroniques Le JDS, Pierre Oulalu, sans oublier la petite nouvelle, ça ira mieux demain. Destination Série, c'est tous les samedis sur Fadjet, de 10h à 11h, avec Laurent et Benoît, sans oublier la participation de Maître Pierre suggest Annoncé 94 don't you leave me da need a little help cause I will make it by myself. I would stand right in front of her, like I'm standing right in front of you, yes I do I could tell her many words of love, I would always want to tell you I would kiss her so many times, I can never never never do the same to you don't show secret feelings and if you go when I'm sleeping I know that you'll come back and say that you leave me alone but I can't I could drive a car all night long just to meet you in the morning light I could leave and write another song I can't help falling out of love tonight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 Enough. oh please don't leave me alone do no, I can probe À Nancy. à Nancy sur 94.2 Talkin' bout me, I don't see the shade Switch out my side, I'd like to get any lame Switch out my core if I kill anything Look <laughs> <laughs> like what you done I'm jet. Ça nos propres pères. Si je ne suis pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais. De sa nos propres mères. Si je ne si sérieux, mais ça va changer. L'hiver perdure. On se dit simplement que la chaleur ne reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh oh oh. Jour après jour On voit combien tout est éphémère. Alors même en amour J'aimerais chaque horaire comme si c'était la dernière. est trop lourde. Quand on ne vit que sur des prières Moi je savoure chaque instant bien avant que Allume la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Papa Une fois la fin du monde nous a roulé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin femme alors vivons pendant qu'on peut encore le Bon après-midi sur Fadjet, les 15h. Une fois par mois, de 17h à 18h, caler votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, sur le 94.2 ou peut-être sur www.fadjet.net si vous nous écoutez de loin. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro Alors une fois par mois, nous décruptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs. Aux sorties au niveau local et national, en somme une émission où on vous parle du passé au présent. Alors mes partenaires de jeu depuis un an déjà, c'est Anna et Jack. D'ailleurs, on fêtera avec Anna les trois ans de l'émission en janvier 2017. Bonjour à vous les amis, est-ce que ça va Ça va bien, merci. Oui, nickel. Jack, ça va aussi La forme. Tu es revenu de tes pérégrinations. et oui, j'étais dans coup d'œil dans le métro. là <rire> étais dans le métro. Je suis revenu. Et nous avons aussi chaque mois et bien un invité. Il est déjà venu une fois dans notre émission il y a quelques temps, je crois en mars 2016, pour un événement notamment. Et là, il revient nous voir. C'est Clément du Club saint Lambert. Ça va Clément Ça va et toi Bah écoute, oui, on est content, on est Alors c'est une c'est un horaire un peu exceptionnel aujourd'hui, 15h, 16h. C'est tôt hein. C'est un peu tôt. On a fait lui mettre l'oreille hyper tôt. Voilà, on a fait on a décalé d'une semaine et donc du coup, cette semaine c'est euh, à 15h aujourd'hui précisément. D'ailleurs, on donnera le rendez-vous du prochain de la prochaine émission qui est pareil sera une particularité. C'est pas les 3 en ce moment, on n'est pas sur les 3e rendez ouais. de, de mmh. chaque mois. Mmh. Alors Anaïk, tu vas nous, nous parler un petit peu du, du sommaire euh, du sommaire du jour. Alors aujourd'hui vous l'aurez deviné on va on va jeter plus qu'un coup d'œil donc sur notre invité clément donc est le club saint- lambert qui voilà clément va nous parler un petit peu de, de l'actu du club de l'assaut et des, des projets à venir on parlera bien évidemment de déco avec le retour du formica Oui. Voilà, on parlera mode, on parlera aussi montre avec Jack et puis euh, on finira enfin sur les sorties euh, dans le coin. Voilà, le programme d'aujourd'hui aujourd'hui. Un beau programme en somme. C'est oui. -ce pom. Et on va commencer tout de suite cette émission Le coup d'envoi est donné les 15h2. Prenez le temps, c'est peut-être une petite pause aussi pour profiter pardon pendant cette cet après-midi euh, parce qu'habituellement on est en fin de journée. Donc là, n'hésitez pas, prenez une pause, écoutez-nous. Euh, on va vous faire voyager. Et on va commencer tout de suite et eh bien avec notre invité donc euh, Clément, alors ça va se dérouler en plusieurs parties hein, un peu ton interview, on va rappeler déjà ce qu'on avait dit il y a quelques mois mais c'est important parce que du coup il y a eu beaucoup d'évolution depuis je trouve depuis euh, ça fait 6 mois, 10 mois presque non 7 mois sept mois pardon euh, entre le mois de mars et le mois de d'octobre-novembre et il se passe plein de choses au Club Saint-Lambert j'ai l'impression. Et il paraît ouais ouais il se passe beaucoup de choses. Alors tu étais venu nous parler du spectacle euh, Rag Boogie déjà. C'est ça ouais. Ça s'est bien passé bah, écoute c'était super, on a fait un peu plus de 180 entrées euh, à la à la salle des, des fêtes de Vend'Oeuvre. Oui. Euh, le pianiste était très content et euh, les, les spectateurs aussi, ils ont, ils ont appris comment était né le jazz. Voilà, c'est ça, c'était les origines du, du jazz. Et donc ça s'est transformé un peu en bar clandestin, sur la, sous la prohibition. Et euh, il y a eu aussi, entre autres, la soirée C'est pas, pas, pas facile que à prononcer ça. votre affaire là <rire> Et puis il y a aussi bien sûr L'événement les, les, les, auxquels j'ai participé euh, Cet été qui était un dimanche En 1920 en juillet qui a été un succès Ah euh, ouais, euh, ouais, il ouais. Il y ah, monde, Je confirme c'était blindé Ouais euh, tu as fait plus que participer d'ailleurs oui, tu... oui on l'a vite lui présenter toute la journée Et c'était c'était vraiment génial en plus on a eu un, un temps qui était euh, qui était relativement était cool dieux, hein, Ouais c'était Et d'ailleurs ça se reproduira l'année prochaine Euh, c'est une très bonne question. On ne pas encore. On vous remercie de l'avoir posée. Entre-temps, il y a d'autres il y a d'autres événements. On rappelle que le club Saint-Lambert, c'est une association qui propose eh bien de faire revivre hein, la culture rétro en organisant des événements couvrant la période 1920-1960 sur l'agglomération euh, Nancenne. On va rappeler aussi un petit peu l'idée. D'où est venue l'idée de, de cette de cette association Pourquoi la création Tu l'as créé seule et depuis quand Alors euh, dans, dans l'ordre ouais. alors où est-ce que ça vient bah écoute euh, moi j'ai toujours aimé euh, organiser euh, des, des événements et des soirées avec euh, un groupe d'amis euh, euh, sur Nancy et euh, on l'a toujours euh, au départ on l'a toujours fait chez moi dans mon dans un appartement typiquement nancéen typiquement rétro nancéen. Ouais. Et puis euh, de fil en aiguille euh, si je puis dire en l'été 2014 on s'est retrouvé à faire venir un pianiste américain. Euh, que j'ai fait jouer euh, dans un restaurant chez Vassili, c'est mmh. le restaurant franco-georgien, et il euh, y a eu euh, une petite centaine de personnes, et euh, on a voilà on a transformé le resto en, en café des années 20, euh, et donc il y avait un piano dans le resto et des musiciens, et donc ça a été le, le, le point de départ de la création de l'Asso, parce qu'à l'époque cet événement-là était organisé euh, entre guillemets de manière privée avec euh, mes amis et puis le resto, et ça s'est tellement bien passé qu'on nous a dit euh, il faut que vous créez un truc, euh, Voilà. Ah, sur la long, sur la durée un voilà, peu plus. c'est ça. Et c'est vrai qu'on f... c'est une vraie immersion dans, dans les différentes époques, vous mettez tout euh, en tout en œuvre hein, pour que que ça, ça ça fonctionne. Donc en général, c'est quoi Des concerts, il y a des soirées dansantes, il y, y a des expos, du cinéma muet, il y a, eh y a bah, plein écoute, de choses en. C'est déjà pas mal. Euh, mal, mal. <rire> <Tout rire> en fait, il voilà. ouais. y a tout ça, Il voilà. mmh. y, y a de la danse euh, mais pas que, il y a euh, du bowling par exemple. Du euh, bowling, ça on va parler de voilà. du nouvel événement qui arrive le 7 décembre et vous êtes combien d'adhérents si, euh, Alors euh, donc nous les adhésions on les fait pas euh, on fait on, euh, on fait pas démarrer en septembre on fait démarrer en janvier donc euh, une adhésion dure un an de 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours et là actuellement on est on est combien aujourd'hui le 25 et... novembre ouais. on est 106 106 adhérents ah oui, oui j'étais resté à 80 adhérents je sais plus c'est quand c'était tu m'avais dit ça sûrement non ouais, ouais ah ouais donc ça a augmenté euh, donc ouais, ouais. là encore quelques mois et puis peut-être en gagner d'autres euh au mois de, de janvier et est-ce que est-ce qu'on a des avantages en étant adhérent à l'association je suppose Bah eh écoute il y a des très nombreux avantages mmh. je suis d'ailleurs étonné qu'on n'ait pas plus d'adhérents que ça. Oui, il y en a énormément. Euh oui oui, alors déjà quand tu adhérents au club Salambert, tu as toutes les infos des soirées à venir en avant-première avant, avant le, le grand public. Mmh. Et euh, tu as des, des tarifs préférentiels sur nos événements par exemple euh je dis euh, On a fait un, on avait fait une soirée cinéma muet en octobre euh, alors pas cette année l'an dernier pour Halloween le en octobre, on avait passé un film le film Nosferatu de 1922 le premier film de, premier film de vampire de l'histoire du cinéma et il y avait un, un, un tarif à, si je me souviens bien, 4 euros pour nos adhérents et ça devait être à 9 ou 10 euros pour pour le grand public, c'était un cinéma muet avec un pianiste donc on, on, les adhérents ont toujours la primauté d'accès euh, priorité de réservation et tarif préférentiel et puis une fois par an, traditionnellement à la fin de l'année là ça va venir le 17 décembre Euh, on fait une soirée qui, elle, pour le coup, est la seule de l'année qui est privée, qui est réservée uniquement à nos adhérents, mais qui l'aurait offerte en remerciant de, de l'adhésion à l'année. Oui, donc il euh, y, y, y a plein de choses euh, de, de, de, de profitables voilà, euh, lorsqu'on est adhérent à l'association. On parlait justement du prochain événement, qui est le 7 décembre. Alors attention, mon anglais est parfait, j'ai fait quelques années d'anglais scolaire. Exactement. Bowling in the 50s, c'est ce le nom de l'événement, ça se passe le 7 décembre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Eh ben, écoute oui alors donc là pour le coup on met plutôt l'accent sur les années 50 et euh, les origines les, les tout débuts du rock and roll du, du vrai vieux rock and roll euh, comme celui qu'on entend dans dans forest gump ou dans retour vers le futur d'ailleurs euh, et donc ça se passera comme tu l'as dit le mercredi 7 décembre prochain au bowling des nations avant d'oeuvre qui est notre partenaire pour l'événement mm -hmm. et euh, la soirée consistera en, en gros il y aura un il y aura un y aura un concert avec un, un groupe de rock qui s'appelle les Six elegant bipeds donc il y aura six euh, musiciens qui vont jouer du rock and roll euh, du rock roll, un bon vieux rock bien rétro comme les ouais. marty macfly et euh, toute la soirée dans le bowling ils vont jouer au, du rock et puis bah, bien sûr tu peux venir euh, les écouter et bien entendu jouer au bowling donc ça là il changé. est privatisé le, le bowling pour l'occasion euh privatisé. en fait les entrées sont payantes ouais. enfin, je je vais y venir mais euh, mais euh, n'importe qui peut venir tu suis je à l'entrée et donc... le, le paiement à l'entrée qui est de, de 10 euros pour nos adhérents et de 15 euros pour le grand public mmh. euh, inclut le concert qui dure toute la soirée plus euh, une partie de bowling oui donc euh, ouais, pas euh, non c'est pas, pas chi sachant que les parties suivantes sont à 3 euros et donc donc il ya un... moi j'imagine quand même qu'il faut venir avec un dress code et ben écoute il euh, y a pas mal de danseurs qui nous ont contacté et qui vont venir en l'occurrence habiller euh, à la lagrue un petit peu euh, bah, pour, oui. pour, pour voilà pour danser le rock il y a de la place pour danser d'ailleurs il y aura un spectacle visuel en même temps que musical et puis... Euh Oui, effectivement, on a encore toujours les gens, il y a toujours une petite euh, toujours un petit groupe qui vient euh, habiller rétro et euh, on aime bien ça c'est pas c'est normal c'est vrai que c'est aussi votre touche, votre patte hein, à chaque fois sur les événements euh, euh, on incite et je pense que c'est aussi c'est bien de jouer le jeu parce que qu en, euh, en, en juillet dernier, on avait notre présentateur qui avait euh, même le logo de notre asso euh, sur la tête hein, oui, c'est euh, certain François Bertagne. Oui, vrai qu Oui, c'est vrai qu'il la... avait le c'est Mais je trouve que c'est génial quoi. Enfin moi c'est franchement euh, c'est voilà, on prêche peut-être des convaincus non mais ça te met en immersion je trouve dans une ouais. époque euh, voilà en l'occurrence là ça sera euh, rock and roll un peu des années euh, comme tu dis années euh, 50 si je ne m'abuse mais je trouve que ça met vraiment en immersion en fait pour le, le temps ah oui. d'une soirée je vois et... pas aller à une soirée mmh. euh, comme ça habillée normalement enfin tu vois je trouve que c'est il tu... faut jouer le jeu je pense ouais. voilà mmh. ça, ça, ouais. bon, on en parlera un peu un peu plus dans, dans quelques instants notamment de, de cet événement et qui plus est aussi un peu de l'évolution du, du club Saint-Lombert peut-être sur les prochaines années tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus si vous avez déjà des projections des envies euh, pour pour les années futures et bien sûr on ne peut pas on ne peut pas passer outre et eh bien un monument du rock and roll pas besoin de le préciser n'est-ce pas Elbro Hotel, Hotel c'est Elvis Presley un coup d'oeil dans le rétro mes amis les 15h on est ensemble jusque 16h prenez le temps vous êtes à l'écoute de Fadjet Oh, the show is crowded, and you still can find some room. For broken-hearted lovers to cry cuddle in the blue Be so, but because so lonely being bare, when you're so lonely, oh so lonely, I'll never die. Man the beer tears keep flowing from the decks black dress and black well there been so long on this street little never never looked back at the kiss so think is so lonely tonight well there's so a loneliness well, so a loneliness long lane they could die well and if you believe you you got a tale to tell go well, just take a walk down the lonely street too Oh breakhold hey, tell you will be go be picturesque lonely and very bad will live be lonely you will so lonely you could die bien évidemment l'incontournable elvis presley Ah les amis, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. En tout cas, oui, n'hésitez pas eh bien à aller sur la page Facebook de l'émission Coup œil dans le rétro Fanjet 94.2. Mettez-nous des petits commentaires, des petits likes, des petits bisous, des petites dédicaces parce que nous on est l'ancienne ici, on s'en fout, on fait encore des dédicaces. <rire> on fait des dédicaces. Alors on a on a aussi des on peut passer des vinyles mais bon, on ne le fait pas ou on... mais euh, du coup par contre, euh, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre euh, no notre page, ça nous fait bien plaisir, surtout qu'on a des auditeurs un peu de partout. Tiens, qu'est-ce qu'on a encore des gens qui nous A ah oui, alors là oh la ah, je vous ai réveillé. Non non oh je vais baisser. par la tout petit peu moins fort parce que là c'est si voilà, voilà. Je ne m'attends pas, j'ai voilà. le rub. OK, la tout petit peu. J'ai le rub. Alors Dino, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent de loin Exactement. Comme à chaque fois, il y a Pierre qui nous écoute euh, d'Angleterre. D'accord. C'est notre fidèle euh, auditeur euh, anglais et normand petite délicasse à, ah à lui, à lui. Et on a Benjamin de 23, on a Leslie aussi qui les <rire> écoute, on a Oui, il y a pas mal de monde hein. et on a Malika qui nous écoute toujours du Canada. Ah oui, j'espère bien. Et y a qu'elle nous écoute. Bon et voilà, il y a aussi un certain euh, Ethan Oslan sur Instagram, qui encore en du Nord bon, qui bah, nous écoute. Dis-lui si notre français est assez audible. s'il si, ah. arrive à le, à le comprendre parce qu'on parle parfois un peu trop vite hein d'où ou, ouais, ou fort. Alors là tu as... je pense que là tu as fait sauter le, le, le, le truc. Il hein. a pris une pastille ah, juste avant de parler. Un truc, là, ah ouais, me... là, Johnny est arrivé dans les studios ça fait effet <rire> allez on poursuit mes amis cette émission chaque mois effectivement nous vous parlons des tendances on le disait tout à l'heure et là c'est euh, le côté déco euh, et notamment le retour du formica <rire> Alors, effectivement le formica devient fait un grand retour depuis quelque temps déjà et Anaïque veut nous en parler Oui, alors aujourd'hui effectivement j'avais envie de vous parler de cette tendance formica qu'on voit un petit peu partout dans les grandes enseignes mm -hmm. euh, faut savoir voilà que le formica euh, date un peu date un peu en fait euh, voilà on l'a plus connu euh, un peu dans l'est dans les cuisines des ménagères des années 60 euh, mais euh, aujourd'hui en fait il est vraiment il est vraiment là il s'impose dans la dans la déco et pas que dans la cuisine parce qu'effectivement on peut le retrouver dans d'autres pièces donc historiquement le formica ça vient d'où vous allez me demander n'est-ce pas Mais, Mais ça vient d'où ça vient d'où Alors le Formica en fait ça vient des Américains. Et eh oui, messieurs-dames. Ah, D'accord. En fait en 2000 en 1913 par con, pardon, deux ingénieurs américains donc qui s'appelaient euh, Faber et O'Connor, oui. euh, ont d'abord travaillé sur l'isolation électrique, et ils ont inventé un espèce de stratifié euh, destiné à isoler les appareils électriques et en fait le Formica est né des est né de, de cette invention. Après donc ça a été une marque euh, déposée pour une grande entreprise américaine et dix années plus tard, donc l'entreprise a commencé un peu à lithographier des images décoratives et de la couleur sur ce stratifié. C'était utilitaire au départ. Voilà, complètement. Et c'est devenu en fait un stratifié euh, décoratif. Dans les années 30, donc les artistes et les architectes euh, un peu du, du monde entier ont commencé à remarquer un peu le, le potentiel de création de Formica. Et au niveau côté pratique après il y a une couche de mél de mélamine qui a été euh, déposée en fait pour renforcer la résistance euh, du Formica et fa faciliter son entretien. J'ai du mal à parler aujourd'hui. alors voilà. il, a, il a débarqué quand le, le Formica Alors l'après-guerre en fait a pas mal profité au succès du Formica, il a débarqué en Europe euh, en 1946 euh, et en fait à l'époque euh, il a répondu aux besoins des consommateurs qui étaient un peu de changer d'atmosphère. Évidemment après-guerre voilà, c'était euh, un grand changement donc euh, le succès de, du Formica euh, est devenu mondiale mmh. et euh, voilà au niveau décoratif au niveau du design il était peu onéreux et résistant Il, a, il avait des certains avantages, il était facile d'entretien, euh, assez, pr assez pratique. C'était cheap quoi C'était complètement cheap, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc euh, il a envahi toutes les pièces de la maison, euh, bah, je disais la cuisine. Euh, on l'a retrouvé à l'époque dans les comptoirs des bars, dans les restaurants, les hôtels. Donc à l'époque c'était une petite révolution un peu esthétique, euh, qui a connu quand même son apogée dans les années 60. Alors on parle du Formica bien sûr les années 60, mais alors aujourd'hui Alors aujourd'hui, on en voit partout. Au début, il était un petit peu catalogué comme ringard notamment un peu dans les années un petit peu oui oui c'est vrai mais tu remarqueras que voilà c'est un éternel recommencement en fait voilà aujourd'hui on est envahi de formica ça m'inquiète un peu un peu comme le rotin le liège c'est peut de revenir mais tu verras j'en doute pas une seule seconde que la tectonique reviendra donc je disais ouais le rotin le liège le formica tout revient le formica moi je trouve que c'est assez tendance on peut on peut se le réapproprier un peu euh, voilà pour euh, en meuble tendance à petit prix mm -hmm. euh, selon l'endroit en fait où on l'achète. Donc ça reste quand même des, des prix abordables aujourd'hui parce que en général tout ce qui est vintage revient mais avec deux fois le le coût. Alors ça <rire> peut être abordable voilà si on va le chiner, si on va voilà dans des endroits voilà où le formica en fait était déjà déjà existé parce que si vous allez dans les grandes enseignes où c'est du pseudo formica, voilà, c'est quand même euh, un peu plus un peu plus cher je pense. Ouais. Donc euh, Je ne sais plus ce que je disais mais on, le formica on peut le on peut aussi le le customiser, le customiser ouais. voilà voilà on peut mettre de la peinture acrylique on, on peut mettre des stickers euh, vous pouvez en trouver dans les brocantes les vides greniers les puces en boutique aussi euh, tel que Emmaüs troc de Lille euh, sur certains sites Alors il faut euh... un peu plaiser maintenant quand même Emmaüs euh, ou alors c'est justement la cause solidaire, je, je ouais. trouve ça euh, très intéressant il y a pas de souci c'est que seulement maintenant les prix chez Emmaüs Euh, c'est plus si euh, accessible que ça c'est le troc, aussi, c est c est, c est troc de l'île aussi que ouais, alors le troc ouais. ça monte aussi mais Emmaüs aussi ils ont, ils ont compris justement effectivement ouais. qu'il y avait des meubles ouais. euh, rétro qui étaient bien euh, sur le, le, le devant demande. de la scène et là on se fait plaisir hein. Ouais. donc on est plus trop sur la dimension un peu solidaire au départ ou sociale ouais. qui plus je, je sais pas s'ils ont euh... mis leur site internet en, en ligne parce qu'ils devaient le faire ça euh, Emmaüs ah, pas ouais. mais c'est vrai qu'il y a pas très longtemps, j'étais dans le 18 e il y a un Emmaüs ouais. Et euh, je passe devant et je vois des meubles dehors. Mmh. Et donc, je suis parti en courant. C'est vrai que c'était trop cher. J ai, j ai non, regardé. mais t'imagines, c'est des prises ouais. antiquaires. Ouais, euh, ouais, exactement. Ouais, voilà, non, mais ça. sérieux. Ouais, c'était dans un cher. quartier, hyper, enfin, dans un coin très très populaire 18e. Ouais. Et vraiment, c'était effarant. Je me suis dit, mais qui peut s'acheter <rire> ces meubles-là <rire> C'était pas possible. Alors, vu que bon, ça grand c'est un peu bobo aussi à venir, mais mmh. est-ce ouais. que... Hey jusqu'à ce que bah encore ouais. une fois les l'gentrification les... des meubles. Qu'est-ce qu'il y a La gentrification des meubles, ouais, c'est exactement ça. ça. Après ah. voilà, vous pouvez aussi en trouver sur des sites euh, internet, il y a aussi euh, Isabelle avec V comme vintage oui, qu qui qu'on a reçu mmh. euh, ici qui rénove euh, le mobilier qui en vend et c'est tout à fait abordable. Donc il euh, a Le Bon Coin toujours ouais, évidemment, Le Bon Coin, bon il bien sûr. Ah, oui. Et puis regardez euh, regardez chez vos parents, chez vos grands-mères, je pense que C'est le mieux. Non, mais je suis sûr que vous allez trouver voilà un petit meuble en formica qui est dingue. Le formica j'ai une une très cuisine très chez mes parents euh, qui est maintenant dans le garage et ah. qui est en formica, entièrement en formica, entièrement formica marron. Alors seulement il y a eu euh, par l'humidité le problème à un moment donné du formica. Ça gondole. Que, hop, ça se décolle. Non, ça gondole. Ouais, ça gondole mais le, le, le, le stratifié se décolle un peu mais euh, mais elle est encore euh, il formica, et est encore présente. <rire> il faut des petites blagues derrière très très mica. Et bien justement les amis, on fait une pause, on revoyage encore dans le temps pour une musique euh... Du groupe Le Bonheur des Dames Qui sait qui se rappelle du Bonheur des ah, Dames bon, Je vous lance la musique, vous allez vous en souvenir bien sûr Oh les filles T'en <rire> rappelais yeah. Clément ou pas eh bien sûr, ouais, oh, le... Oui c'est ça, oui. De <rire> ça oh, -le. le Bonheur des Dames Oh les filles bien sûr Une reprise une reprise du groupe Les Pingouins ou les penguins De 1962 Moi aussi Dans un café, on assis. Moi aussi Quand je lui ai dit que je l'aime Non pas moi par contre, j'en ai Elle dit oui. qu'elle Allez les 15h20, nous on vous aime Vous êtes à l'écoute d'un coup d'oeil dans le rétro mes amis Prenez le temps. Elle me dit que tout est fini Oh les filles, on les filles C'est le rond de marteau Oh les filles, on les filles Moi je les aime trop. Je suis sortie avec Monique Au cinéma on est allé et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier. Oh Marcel. Il est sorti avec Marcel Je suis sorti avec Marcel. Est sorti avec Marcel Je suis sorti avec Marcel Il est sorti avec Marcel Je suis sorti avec Marcel Il est sorti avec Marcel Dans le métro on s'est rencontré Il habite tout près de Sarcelles Alors je l'ai accompagné Arrivé devant son HLM Il me dit j'aime pas les pédés Oh les filles, oh, les filles avec Carine Car elle ne m'a rien demandé elle est si douce elle est si fine j'aime ses beaux yeux étonnés j'aimerais toute ma vie Carine rien ne pourra empêcher ah Oh les filles, le bonheur au bonheur des dames. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur faget 94,2 en modulation de fréquence. Oui les amis, allez on est ensemble encore pour une petite demi-heure, on n'a pas terminé l'émission, on a encore pas mal de choses à vous dire, vous expliquer, vous informer, vous divertir, on est là pour vous cet après-midi. Et notre notre Jacques qui nous a rejoint depuis quelques mois déjà, voyage, c'est un voyageur, on peut le dire ainsi, c'est un, un genre du Voyage. Hein. Un genre du Voyage, <rire> voilà, il y a des gens du jardin voilà. et je suis un genre du Voyage. Es je es un que jacques es vous... un Jacques du Voyage et donc il a cette chance là et là en l'occurrence c'est un voyage qui était... Euh, euh, connoté horlogerie, on peut le dire ainsi Horlogerie et automobile Horlogerie et automobile Et notamment les montres Huggans Les montres made in Forêt Noire Exactement, c'était le mois dernier J'étais invité au coeur de la Forêt Noire à Schramberg, c'est une petite bourgade industrielle Au coeur de la Forêt Noire mm -hmm. à 60 km de Fribourg Pour ceux qui connaissent, dans la région du Bas de Wetterberg donc une Très très belle région Il y a des petits collines, collines, des jolies montagnes, des forêts Il y a des Tyroliennes, des des je connaissais la clinique de la Foraine. Oui, nord. là des schwarzwald Et eh ben voilà, c'est à peu près <rire> ouais. ça. Il y a des Tyroliennes Il y des non, il ah, y a pas des... de Tyroliennes. Ah, bon. Hein. Voilà. Et donc j'étais invité par la marque Yugans uh, qui est une euh, vieille marque donc de 1861 qui renaît un peu de ses cendres grâce à un industriel euh, local. D'accord. On peut le dire, voilà, c'est pas il n'ont pas été rachetés par des chinois mais par un industriel euh, de la région de Schrimberg donc euh Erschtime qui a racheté cette euh, vénérable marque, qui a quand même... Euh, ça a été de... sauvé des Chinois, alors. So Exactement, ça a été sauvé. <rire> On non, dirait mais... que l'attaque des Chinois. Totalement, totalement. <rire> voilà. Donc, Yogan, c'est une société qui a été fondée en 1861. Aschremberg, euh, une petite bourgade industrielle au cœur de la forêt noire. Hein. On sait que, que, que l'Allemagne est très industrielle euh, encore aujourd'hui. Euh, imaginez en 1060 il y a des usines dans tous les sens et euh, d'ailleurs c'est une usine qui est assez énorme aller là au jour d'aujourd'hui elle n'est plus forcément euh aussi importante en taille parce que forcément les, les process de, de fabrication sont, sont revus, sont différents de, de, de l'époque mais c'est vrai que c'est une usine qui est gigantesque on peut s'y perdre mmh. euh, et en plus elle a été construite par un architecte assez connu et qui en a fait une forme assez euh, assez intéressante à fleurs de colline, euh, en escalier avec des terrasses c'est assez incroyable' ce qui a chez l'architecte non euh, je le sais mais je ne l'ai pas retenu parce que je suis un et mauvais puis élément puis je, parce je... que c'est certainement un nom euh, allemand oui, oui, oui, oui non et puis-je regardé autre chose ah, euh, ouais, à ce moment là parce que la visite était très longue et bon j'avoue qu'il ya des moments j'ai peut lâcher. Euh, j'ai honte. Donc 1866, les premières pendules de la marque furent conçues et fabriquées par l'horloger de Hugans Ashramberg et en 1890, le logo de la marque Hugans toujours d'actualité aujourd'hui, l'étoile à 5 à 8 branches. Qu'est-ce que c'est Alors c'est une belle étoile. Je de toute façon, euh... je vais vous mettre des photos. Ah oui, d'accord, mais nous des photos. Le, le, vous allez voir. Fut déposé pour la première fois à cette époque de nombreux brevets et procédés furent élaborés assurant Hugans des avantages décisifs en termes de qualité de fabrication, ce qui ça la marque à vendre c'est euh, comment euh, un petit peu plus tard c'est euh, procédé à de grandes marques hein. on a retrouvé du hughans par exemple chez oméga chez rolex ah oui d'accord voilà. donc vous posez un petit peu l'importance mm -hmm. d'une d'autres qualités qualité, voilà ça mm. euh, aussi que c'est une marque qui a été longtemps euh, partenaire et chronomètre euh, aux jeux olympiques d'accord. Voilà, il bon. y a un musée qui existe et on peut voir tous ces dispositifs de chronométrage. Une grande famille quoi. Exactement. Oui, non, c'est vraiment une, une marque qui une qui a une comment une histoire qui est synonyme de qualité, d'excellence et de prix raisonnable hein, Ah, voilà. parce alors, que c'est toujours raisonnable. Ah, parce que tu quoi, nous reviens à chaque ouais. fois avec des trucs des prix raisonnables, je vais te dire que alors euh, hein, bon. <rire> Bon, on va en parler un <rire> petit peu après. Bon, voilà. Alors, à l'époque, plus de 3000 employés produisaient plus de 3 millions de pendules par an. C'est quand même c'est quand, même. quand même énorme. Hein. On se rend compte mmh. On est dans de l'horlogerie de luxe Non. Non non, on n'est pas dans leur logique de luxe euh, aujourd'hui on va de 400 euros à euh, 4000 euros oui, donc, donc, euh, va, ça reste bon, à bord oui. 4000 euros, on est en dessous d'un ouais. premier prix chez Rolex, oui. euh, ouais, ouais, pour un mouvement automatique peu... quand même, mm -hmm. euh, fabriqué en Europe mm -hmm. euh, voilà, donc effectivement c'est un petit peu moins connu e euh, internationalement que, que Rolex, mais en allemagne c'est une marque forte qui a une vraiment mmh. euh, est vraiment l'identité e et c'est un petit peu la volonté de la marque c'est de se faire connaître un petit peu à l'étranger donc c'est pour ça que moi j'avais été invité euh, parce qu'en plus le propriétaire de, de la marque est un collectionneur d'auto qui est un musée ah, un magnifique musée que tu es euh, ce que j'ai visité j'en ai ouais. fait un article sur mon blog j'ai fait un blog auto mmh. pour les voir il les jeunes et quatre articles je crois euh, donc voilà c'était pour ça c'est que la marque est très connue en allemagne Euh, mais encore à l'international ça pêche un petit peu voilà bon c'est pour ça donc en fait ce qui a démarré en 61 à avec la fondation d'entreprise de c'est rapidement devenu comme une des success stories la plus fascinante de l'horlogerie allemande hein, puisque vraiment c'est une des marques euh, les plus connues hein, il y a Jukens aussi, il y qui est assez connu il y a quelques marques comme ça allemande qu'on voit quand on va se balader un petit peu du côté de Sarbrücken dans les jouteries on voit des des, des, des des noms qui nous connaissent pas euh, comme Elisée ouais. par exemple ça c'est une c une marque ouais, allemande voilà ouais. et euh, donc c'est un C'est assez sympa de, de se pencher un petit peu sur ce genre d'histoire. Euh, L'engagement en faveur d'une production basée en Allemagne et Visite mais se ressent dans chacune des montres portant le nom Hugens. C'est important pour eux de bien préciser que tout est fabriqué là-bas. Ils vendent un peu partout, ils vendent euh, en Corée à Hong Kong, il y a un Yugans euh, Hong Kong, euh, voilà, c'est expédié, tout est fabriqué vraiment là-bas. il euh, y a des procédés qui sont vraiment euh, particuliers à la marque. Euh, ils vendent de par exemple des mouvements euh, automatiques euh, donc qui sont réputés et qui sont extrêmement plats. Donc c'est des, des montres qui sont très discrètes finalement. Hein. On n'a pas des gros placards de, de 14 cm de haut mm -hmm. euh, comme certaines autres Ce toute. Ouais, on est surtout maintenant voilà, surtout autour de la montre, la grosse Exactement. montre aujourd'hui. Mais reste très classe, voilà. Fine et distinguée. Et en fait la l'actualité en fait de la marque c'était de sortir une une série de montres Euh, tirer des, des voitures maisbar mais c'était c'était et c'est encore une marque euh, qui associe luxe et prestige en allemagne un mercedes a racheté le nom et sort de nouveau des mebars qui sont tirés de, le, de la série mais en y mettant toute une, toute, toute une série de d'options une... luxueuses et compagnies donc tu le... une marque maisbar c'est une marque voilà et dans les années 30 c'était vraiment un synonyme de luxe à l'allemande, c'était le concurrent de your rolls Voilà, n'est plus ni moins mmh. voilà. et le propriétaire donc de la marque a plusieurs mébarres hein, genre, je suis monté dans une mébarre je peux dire je suis monté dans une mébarre donc il a décidé de, de créer une, une série autour de, de ces voitures donc ça reprend les codes couleurs donc des couleurs crème, euh, ainsi de suite et cette montre qui s'appelle la Meister et donc euh, le faire de lance de la marque euh, pour cette saison d'accord Donc, en fait voilà c'était ça le truc c'est de, de faire revivre de faire renaître euh, une marque qui, qui est quand même euh, qui, qui est vieille hein, 1861. Oui, coup, oui. mm -hmm. euh, par exemple hermès c'est 1867 oui donc, donc euh, même on mais de voilà et qui décide donc de de, de, de, de, de, de, de nager enfin de, de, de, de reprendre toute son histoire et ses qualités techniques pour faire des gammes qui vous se veulent moderne et surtout abordable. C'est plus que Breitling. Ouais, c'est plus vieux que Breitling, voilà. 1884, et donc euh, sur un modèle, euh, la Meister, donc mes bars, là il y a un modèle à 1500 bon, 1500 1500€ c'est pas donné, mais vous avez, euh, c'est de l'horlogerie de qualité, c'est fait à la main. C'est en série limitée toutes les séries qu'ils euh, font enfin, je... Pas C'est un... pas, pas de la grosse production. Non, non peut... c'est pas de la très grosse production. Ouais. Mmh. Mais voilà, disons que si vous voulez une montre euh, jolie, mmh. de qualité et qui est faite en Europe, C'est une alternative à toutes les, les autres souvent les, les hommes enfin moi j'ai l'impression là les hommes qui aiment bien les belles montres aiment bien aussi euh, ne pas la retrouver forcément euh un peu partout sur les autres enfin ah, oui. tu vois tu aimes bien aussi avoir un peu des fois un, un voilà un produit de qualité d'authentique euh, ouais, mais... c'est alors c'est plus compliqué que ça pour ouais. l'horlogerie euh, un petit peu de, de qualité mais effectivement ça permet d'avoir euh, autre chose mm -hmm. euh, moi je vais en avoir une en prêt là pendant quelques mois et euh, on vous mettra une photo un petit peu mais là oui, oui je vais vous mettre des photos que j'ai fait un petit peu oui. de, de, de ça et L'histoire est, vrai compte, ouais. est, ouais, en font est vraiment intéressante est ils en font pas, ils en pas en Formica ça <rire> On euh, parlant de ça Clément toi, qui prend, prend la parole là du coup est-ce que tu es un passionné aussi de montres je crois savoir les montres àgousset certainement. Euh ben je trouve que j'en ai j'ai je, quelqu'un de ma famille m'a offert une montre à goûter il, il y a quelques années ouais et puis bon bah il se trouve que par la force des choses je me retrouve à la portée aux événements du club Salambert forcément. Mais tu, oui, donc tu aimes bien les ouais, c'est quand même l'accessoire masculin un peu euh, par euh, parce que c'est souvent bijou à nous. Voilà, c'est notre bijoune ou même si c'est oui. en règle générale on aime les bijoux mais c'est euh, Mais je trouve que les montres même aujourd'hui même pour les femmes c'est devenu mmh. un bijou enfin voilà, oui, oui. c'est ouais, vraiment ouais. quelque chose que tu peux accessoiriser avec plein de tenues, et du coup on en a souvent plusieurs quoi on est Ah oui moi j'en ai euh, mm. quelques-unes euh, effectivement c'est pour ça que je c'était que... moi j'étais assez content de faire ce voyage parce que un j'allais visiter la collection Stein qui est une collection d'automobiles qui est, est incroyable ouais. on en reparlera mm. certainement dans notre émission Euh, et cette, cette marque là que j'avais euh, déjà vu en Allemagne mais voilà c'était assez intéressant de voir un petit peu ce passé qui se projette grâce à un industriel qui a cru en la marque qui a voulu défendre euh, une marque forte de, de de sa région et qui en a fait quelque chose qui est en train de prendre un petit peu' mes dimension mmh. internationale. Mmh. voilà c est, c est et ils seront que... euh, partenaires de rétropation automobile euh, et de moi d'accord voilà. à rétromobile. Bah... Mobile, du, euh... du 2 au 5 février euh, vous pouvez déjà le noter je vous invite à venir me rendre visite sur le stand Rétropassion Automobile Clément tu veux dire vrai, quelque oui, chose vrai, je revenais à l'histoire de, des bijoux pour enfin euh, du côté des hommes que c'était un peu le bijou des hommes c'est vrai que depuis les années 50-60 et la disparition de tout ce qui est euh, barrette de cravate et je à bouton de manchette c'est vrai que c'est un petit peu resté l'irréductible euh, bijou courant mmh. on a perdu toute élégance aujourd'hui mais voilà. c'est vrai nous que nous qu le bouton que que de manchette nous n'avons plus que t-shirt, jean et basket voilà, voilà Oh, ah, non il y en a qui ont piercing euh, coup euh... <rire> c'est un autre <rire> peut-être que dans 100 ans les gens mettront des accessoires vintage, des piercings ouais, ça... <rire> on parlera du piercing vintage des clous vois. et danseront la tectonique comme nous on danse le rock exactement <rire> j'en suis certain et bien justement alors Jack encore un voyage hein, parmi tant d'autres, le mois prochain tu, tu auras l'occasion de nous parler d'un autre voyage quand entre, entre là il y a un laps de temps assez court est-ce que tu auras le temps encore de voyager ou pas euh... Euh, non, j'ai pas un gros voyage de prévu mais j'ai fait quelques petits trucs euh don't récemment plus... dont je pourrais vous en par... vous bon parler, parler un petit peu plus précisément. Bien sûr, à noter aussi que toutes ces informations donc c'est aussi à retrouver euh, eh ben n'hésitez pas à suivre Jack sur jack fait un blogauto.fr euh, si je n'abuse. .com. Point .com pardon, tu vois j'ai vais le choix entre les deux. .fr. fr. Ouais, je ne sais et plus j'en. Euh, et et aussi sur le blog euh, coup d'oeil dans, dans le rétro. rétro. Oui, voilà, on relaye tout ça. Euh, ça nous fait bien plaisir. Allez, on va justement c'est une proposition musicale de Jack et pourquoi cette proposition pourquoi parce parce musicale là parce qu'on fête les 25 ans de la mort de Freddie et Mercury oui. l'autre king du rock and roll et c'est celui-ci bien sûr c'est Queen Radio Gaga les amis il est 10, il est 15h35 dis quoi qu'est-ce que je raconte on est en direct 15h35 euh, on est ensemble jusque 16h ah on est bien on est pas bon. 25 ans déjà radio gaga radio gaga une fois par mois de 17h à 18h sur faget 94,2 en modulation de fréquence. Ah, nous sommes parfaitement Un peu plus Qu'à la moitié de l'émission Mes amis euh, Alors je vous rappelle Encore une fois Effectivement Si vous voulez nous suivre Vous avez la possibilité Il y a aussi un Instagram euh, Qui n'est pas encore très fourni hein, Mais on va On va s'activer Pour aussi mettre ah. Des photos dessus On a un blog maintenant. On a un blog On, on a Instagram. des blogs relais Avec notre ah, ouais. blogueur Jack aussi donc On si vous a vous le trop... Minitel aussi 36 dans 15 3615 On a tout <rire> On fait des, des signaux de fumée On fait tout quoi tout. Et donc euh, voilà Ça nous fait bien plaisir euh, euh, Ça fait 3 ans déjà Bientôt fêtera le 3 ans En janvier Et on espère continuer et aussi petite euh, annonce petite annonce euh, nous recevons donc des invités comme euh, comme Clément euh, ce mois-ci Eh bien, nous en recherchons régulièrement tout au long de la saison des invités donc n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook Coup d'œil dans le rétro et puis, euh, bon, bien sûr, ça toujours à trait au vintage, au rétro euh, c'est un peu la thématique de l'émission si vous faites du tuning, allez voir plutôt plein phare et Jack... Euh... <rire> oui, et encore, <rire> le, et que je viens pas <rire> Mais voilà, nous c'est lié au rétro, donc n'hésitez pas euh, euh, et, on, et on essaiera de, de vous inviter, c'est une fois par mois et on cale un petit peu nos invités sur toute la saison. Alors, on peut poursuivre suivre maintenant cette cette émission avec eh bien euh, le côté mode maintenant de, de du programme. C'est euh, Anaïc ou c'est moi qui le fais oh, On sait pas, c'est le velours, c'est le retour on du velours. On peut faire les deux. Ne vous battez On pas. va le faire en binôme hein, parce qu'on est comme ça il Les ici. velours. Le velours qui pouvait être un petit peu kitschoune, un peu ringardoun il y a quelques temps, euh, dans les années 90, revient fort, fort, fort cet hiver. On le pensait disparu. Euh, mais il est de retour, il se réinvente en slim, à paillettes, sur des chaussures en robe patineuse en smoking ou encore en mini jupe, c'est ça Oui, on en voit partout. Si on faisait un peu d'histoire du du vleur Alors, le velours, eh ben, le velours, il a été inventé dans le Cachemire. Le Cachemire, c'est une région en Asie. Et oui, ce n'est pas juste un pull. Voilà. Ah oui, au Cachemire, cachemire ouais, d'accord. Alors, le velours, en fait, c'est la partie rasée euh, d'une fourrure ou d'un tissu euh, dans lequel les fils sont répartis un peu de façon euh, uniforme. Et ce qui lui donne un aspect, un petit peu un petit un petit caractère un petit peu particulier. Euh, il est fabriqué sur une machine à tisser euh, à deux systèmes de chaînes dont l'une constitue la structure et la seconde couche apporte donc l'aspect un peu velouté. Euh, il faut savoir qu'il existe deux sortes de velours le velours coupé donc ou velours en chaîne ou le velours trame un peu dicotelé voilà c'est un peu plus classique on va dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oh, ah bien sûr, les, les grosses Donc, côtes, les gros les exactement. gros traits. Donc le velours en fait, il est voilà, il date aussi un peu parce qu'il était très répandu au 14e siècle. Euh, c'était à l'époque une matière très luxueuse, c'était réservé un petit peu à l'aristocratie 1 2 3 4. Oui. Euh, en France en fait, c'est seulement au 19e siècle qui s'est un petit peu démocratisé. Hein. Euh, à toutes les classes sociales. Et euh, notamment avec le pantalon euh, largeau. Alors, je sais pas si vous voyez pantalon ce que c'est. Le pantalon largeau, c'était un pantalon qui était porté par les ouvriers euh. Euh, un peu pas bouffant je mais sais. en fait il y avait plein de poches et en fait les ouvriers mettaient euh, ah oui euh, leur marteau leur fin tout exactement tous leurs outils Vous voyez ce que ouais. c'était ça c'était au, au 19e siècle ouais en france en fait ça a commencé en fait les les voilà par les ouvriers c'est eux qui les ont qui les ont portés les premiers parce qu'avant c'était réputé pour l'aristocratie puis après voilà c'est voilà ça a changé un petit peu de, de classe sociale à l'époque et, et après pour être tendance dans les années 70 ce fut une matière iconique des seventies réchauffant d'où il avait un fort pot le le velours il était chic il était rétro il était cool et il apportait une touche de style surtout à n'importe quel look surtout sur les chemises collant en V avec les torses velus des chanteurs de disco <rire> c'est vrai, <rire> voilà. vrai donc là c'était plus du velours pas def un petit peu ouais. et dans les années 90 alors là il accompagne la période grunge sur des robes ou des chemises à portée euh, ouverte ou fermée et on le trouve plutôt dans des tons noirs ou, ou rouges c'était pas varié au niveau des couleurs non c'est mais on peut remarquer quand même que les périodes grunge enfin voilà euh, étaient quand même parce que la dernière fois on avait parlé aussi d'un accès d'un truc de mode je sais plus lequel où on s'était aussi euh, le temps le bon voilà Bombers. exactement on avait oui, parlé de ça. et en fait les grunge en fait il reprenait à chaque ah, fois bah, bah, les ouais, des articles de mode un peu euh, est-ce est que est cet hiver il faut un Bombers un velours et des docks ah ouais la doc revient. alors tout mélanger je suis pas sûre si. mais si, si, si, ouais. si, non, mais en plus la doc revient hein, ouais. justement nos conseils pour porter le, le velours si on préfère sa version lisse à la côtelée Donc alors la cotelette justement c'était un peu c'est un peu plus classique c'est ce que voilà je vous expliquais tout à l'heure on mise en fait je pense sur des couleurs un petit peu de saison telles que le bordeaux, le vert bouteille, le bleu marine et surtout le noir aussi qui passe assez bien. Euh, donc le pantalon en velours euh, Je dirais qu'on viendrait plus aux morphologies Un peu plus élancées La jupe elle de préférence mesdames Choisissez la patineuse Ça ira bien aux femmes un petit peu Qui ont des hanches un peu élargies Et enfin la veste donne un look assez classe Que ça soit pour les hommes ou pour les femmes Vous pouvez la porter avec une chemise blanche Et dernier conseil évitez le total look Je pense ouais, bon, que... la veste j'y pense tout en velours, la, la veste c'est le look euh, Comment dirais-je Le look prof Oui, euh, avec la pipe, là, ça coche en plein. <rire> mais ça tu peut, sais que ouais. j'ai des vestes en velours assez ceintrées, euh, pas dégueu, genre. Je mais je moi, je sais, crois que, je que ça fait très fière. classe, quoi, ouais, veste un un en velours. Mm. Je suis un peu fier, quand même, de mais mes, mes, mes vestes ceintrées. Non, je, je pense que là, le velours, je vais aller de ce pas, euh, m'en racheter quelque chose. Mais tu vas dans ça. les boutiques, là, actuellement, il y en a plein partout. Ah, il y a même des chaussures en velours. Ça quelques mois, depuis le printemps, c'est revenu. Oui, non, automne, hiver, là, il y en a plein. Un clément avec un velours kaki en pantalon, ce serait pas mal, non Ouais. Ouais, pour les... il, a il, couronne, hein, il il, a... il, il réfléchit. Si, mais même même les marchitaniennes les italiens sont vraiment un peu à la pointe hein. Oui, exact. Excusez moi mm. des de le rappeler choses. mais il oui, oui. mm. euh, y a des il y a des marchitaniennes qui ont sorti mm. des velours oui, oui. donc plutôt euh, plutôt fit. Et c'est très, très élégant avec une belle paire de souliers. Et voilà. bien sûr, voilà. toi qui, en plus, tu, tu publies pas mal de choses au niveau des, des chaussures aussi, je trouve. Euh, tu relais, relais. Tu relais je, un peu En fait, je travaille je... avec une, une marque de vêtements qui s'appelle Vinman, qui se qui se trouve à Paris dans le dans 8ème. Et justement, il y a une marque Pescarolo qui est, qui est distribuée chez Vinman et qui fait des très beaux velours, justement, euh, de qualité. Parce qu'il y a velours et velours. Oui, oui. Euh, mmh. Et c'est vraiment, c'est très chic, quoi. Bon, bah voilà, voilà. c'était notre conseil mode euh, euh, du jour, c'est le retour du velours mes amis. Il nous reste un petit quart d'heure d'émission que l'on va consacrer donc à, à Clément et notamment et eh bien son prochain événement euh, qui je le rappelle Clément s'appelle Bowling in the 50s. Et eh ben on va écouter justement un petit morceau euh, euh, rockabilly euh, revisité hein, c'est surtout le groupe qui est rockabilly parce que là le titre c'est Vous allez reconnaître, ça va démarrer, c'est euh, c'est une jeune bien, dame qui a, ah, qui a fait des petites bêtises Quelques petites bêtises dans les années euh, dans les années euh, oui. début, 2000, début 2000, elle a pété un peu les câbles. Oui. C'est Britney Spears, et là c'est revisité par The Base Bowls, et c'est un titre qui s'appelle Baby One More Time. Tout le monde le connaît, ah, oui. Britney Spears en 1998 quand même. Eh oui. hein eh elle oui. était fort sympathique à l'époque. Ouais, ouais, elle écoute... était toute jeune. Oh, Quoique maintenant, oh, on ne bon bon sait bon. pas. Allez, écoutez-moi ça, et on se retrouve eh bien juste après pour une dernière petite quinzaine de minutes ensemble. Come on Give me a smile. You know what, honey? We don't feel like smiling. Take a look around. Isn't that worse, little smile? Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know That something wasn't right, yeah. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go And now you're right beside you yeah. Show me how you want to be Tell me, baby Facts, I still believe When I'm with you, I lose my mind Give me a sign Hit me baby one more time Hit, hit, from the hit Hit, hit from the hit Hit, hit, hit from the hit Hit, hit hit Hit me baby one more time Oh baby, baby, the reason I breathe is you Girl, you got me blinded a oh, pretty, baby There's nothing that I wouldn't do It's not the way I planned it Show me how you want to be Tell me, baby Cause I need to know now Because loneliness is killing me I must confess I still believe When I'm with you I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time Hit, hit, hit, hit, hit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 You know I still believe That you will be here And give me silence Hit me baby one more time Yeah, yeah, wow, wow, wow, wow. Yeah. Hit, hit. yeah Yeah, yeah, hit, hit. yeah yeah yeah. Hit, hit. yeah, yeah, yeah My loneliness me And I, I must confess When I'm not with you I lose my mind give me a sign hit my baby one more time help me from the head. Bien sûr, c'était Baby One More Time de Britney Spears, revisité par The Baseball. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, de 17h à 18h, sur Fadget, 94,2 en modulation de fréquence. Ah Regardez comme on voyage soleil, en Californie. la plage. <rire> c'est l'heure du goûter. <rire> c'est ça. Donc là, c'est le moment de retrouver, de, de voyager avec Clément qui va nous faire voyager ces prochains mois sur différentes terres. Notamment celle du rockabilly, celle du jazz. Et on veut en savoir plus sur ces prochains événements. On le rappelle un peu, donc l'événement le plus proche, c'est le 7 décembre. Tout à fait cela même euh, donc là euh, c'est au bowling le bowling de vendedoeuvre qui va être euh, maquillé grimé de, des années 50 50ties et donc là c'est le 7 décembre est-ce que tu nous avais précisé s'il y avait des réservations possibles? Non, parce que euh, tout simplement parce que le, le bowling des nations est largement assez grand pour accueillir l'ensemble de nos adhérents et euh, toute personne intéressée euh, éventuellement extérieure à l'assaut donc euh, tout le monde est bienvenu pas ça commence de, à quelle heure de... en fait euh, on donne rendez vous aux gens à 20h le, le, mmh. le groupe de rock commence à jouer vers 20h 20h15 20h30. Voilà, donc c'est ouais dans les eaux -là. donc ça c'est un peu euh, nouveau pour le club saint lambert non oui, c'est ce d' évenants. on n'a pas trop fait jusqu'à présent en nos deux ans depuis nos deux ans d'existence on n'a pas trop trop fait euh, les années 50 on a plutôt fait la première moitié de notre période c'est à dire euh, 20 30 30 40 mais on n'a pas trop fait 50 il y a un peu plus d'un an euh, au restaurant chez Vassili, à nouveau on avait fait intervenir une chanteuse de blues qui prenait du qui avait chanté un petit peu des, des tubes des années 50. Mais euh, c'est vrai que c'est la première fois qu'on met en tout cas l'accent sur euh, le rock and roll ouais côté rock and roll winning ah, grease en tout cas l'ensemble des membres en fait en général, comment ça se passe vous êtes donc euh, des membres permanents entre guillemets euh, sur le sur l'association vous, euh, vous je sais même plus si on appelle ça des membres permanents Alors, mais en fait le principe c'est qu'on joue sur le côté club c'est à dire que euh, on est une on est euh, on est dans le, on est 12 on est une équipe deune équipe chevronnée de 12 personnes qui mm -hmm. travaillent euh, euh, qui travaillent sans relâche toute l'année pour trouver les idées euh, les lieux etc et proposer les événements mais les adhérents du club donc les, les la centaine d'adhérents qu'on a Euh, sont simples sont des adhérents des membres du club en fait on leur propose un service oui. mais les gens euh, ne ne participent, enfin, participent pas au travail l'organisation voilà ça. mais vous dans l'organisation staff quoi vous dans l'organisation à quel moment vous il y en a c'est toi qui propose l'événement ou c'est collégial euh... ça dépend il y a des idées qui viennent de moi d'autres d'autres personnes pour pour être honnête par exemple moi je suis plutôt bon mon, mon kiff c'est l'année 20-30 oui, oui. mais euh, bon j'aime bien le rock and roll aussi mais oui. euh, c'est c'est pas mon idée par exemple pour bowling de 50s c'était pas mon idée de, enfin, de faire de musette je crois Voilà, ça. Je, non mais du coup c'esttte tous les fla c'est bien de c'est bien de varier aussi un peu le pas êtrement cz quand même une époque assez large et, et diversifié au niveau oui. de la musique hein, ouais, et donc euh, c'est bien d'avoir plusieurs choses et ne pas ne rester que sur euh, sur une décennie par exemple c'est bien d'aller voir aussi du côté des années 50 donc ça on vous le conseille c'est le 7 décembre vous venez tout simplement librement euh, et bien au, euh, au bowling de' le bowling de vendeurnation oui. ouais. voilà pardon ça. et ce euh, sera bowling in the 15 Mais il y a un gros événement Exactement. aussi qui approche euh, C'est notamment 2017 Donc la grosse organisation C'est euh, le 26... 26 février 26 février 2017 26 février 2017 Donc tu vas nous en dire un petit peu plus Là c'est pour les 100 ans du jazz n'est-ce pas Exactement, les 100 ans du premier enregistrement de jazz Donc le premier enregistrement de, de jazz de l'histoire A eu lieu le 26 février 1917 Et donc ben le 26 février 2017 prochain Tombera 100 ans pile euh, Jour pour jour Voilà euh, Euh, voilà et donc on a la chance ça tombe un dimanche mmh. le 26 février 2017 et un dimanche et donc on va organiser euh, le club Saint Lambert va organiser un concert euh, Salle poirel en partenariat avec donc, la, la Salle Poirelle un concert qui dure environ une heure et demie et qui va faire euh, qui va revenir sur toute l'histoire du jazz toute l'évolution du jazz c'est à dire qu'on va vous proposer des morceaux de 1917 puis euh, du Charleston des années 20 du swing des années 30-40 ensuite du bebop euh, jusqu'à jusqu'à nos jours quoi. donc c'est une frise chronologique en musique et euh, qui va apprendre aux gens euh, comment ça a évolué. D'accord, donc euh, une grosse soirée bien complète, donc là, ça nécessite une organisation de malade mentale Ah oui, là, <rire> c'est autre chose. Hein. Oui, c'est autre chose. Donc vous êtes mais... déjà dans les dans dans dans Ah oui, on est on est déjà plein pot là-dedans, euh, on est en train de travailler avec les gens de Poreil qui sont des gens super sympas d'ailleurs. Euh, la mairie nous aide beaucoup. Ouais, on est on est déjà en train de travailler. Ouais. Donc Et ça c'est le pro prochain rendez-vous 2017 euh, tout début d'année. Alors, le prochain le prochain ah, le prochain événement, le prochain ça c'est le prochain événement de l'assaut. Bon, on a le, le prochain événement après le bowling. Oui, bien sûr. sûr. Mais notre le prochain rendez-vous de l'assaut en 2017, le premier rendez-vous de l'assaut, ce sera notre assemblée générale qui aura lieu euh, également un dimanche. Euh, le dimanche 15 janvier. Et là, ce sera euh, dans le grand caveau de l'Excelsior. Parce que on va faire un partenariat avec l'Excelsior pour euh, 2017. C'est très fort. Hein. et par réel, euh, vous êtes quand même... Euh, c'est classieux. Hein, vous, êtes, non, vous, êtes, vous, êtes pep, vous êtes quand même ouais. à un niveau qui est assez, euh, qui est assez relevé. En peu de temps. En deux ans d'association. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est parce ouais, que ouais. on a... On a un réseau de gens bien à Nancy, euh, voilà. qui nous aident, qui nous invitent dans leurs émissions de radio, etc. Ben voilà Oui, oui tu penses à un autre check. <rire> Et euh, non, non, mais vous avez les lieux comme les plus prestigieux euh, de, de la vie nancyenne. La salle-parole, c'est comme une salle où, où tout le monde vient jouer, hein euh, que ce soit chanteur, comique... Mais justement, euh, ça sera, ça sera joie, accessible oui. quand même aussi au niveau euh, tarification Alors pour les... justement, nous, notre but, c'est quand même de de, de diffuser cette, la culture de l'époque. Bon là, pour le coup, le 26 février, ce sera vraiment euh, une culture de type musicale, ce sera vraiment diffuser la musique de l'époque en tout cas d'expliquer de, de aux gens comment elle a évolué. Donc si on veut diffuser ça le mieux possible et au plus grand nombre possible que ce soit au, aux étudiants au, ou aux gens aux revenus plus modestes comme au, au grand pub, aux grands pimbos ou autres types de grand public, bien sûr que euh, on, on tire le plus possible les tarifs vers le bas. Alors bien entendu, on doit on, ah, doit, oui. on doit payer nos musiciens. Il y a des et, artistes, il y a du monde. Voilà, mais euh, voilà, on ce sera euh, ce sera moins de 20 euros. on on, on essaie ah, de faire c'est les prix canon. Mmh, voilà, on essaye hein. de faire ce sera dans ouais aux alentours de 15-20 € euh, et puis on fait toujours des réductions pour les étudiants bien sûr et puis nous adhérents comme d'hab mais voilà Donc, donc un à... bel événement à venir euh, au mois de, de février, donc euh, aussi après l'Assemblée euh, du, du mois de janvier. Donc si on veut en savoir un petit peu plus sur euh, sur tout ça, sur tous ces événements, il euh, y a un site internet du Club Saint-Lambert Tout à fait monsieur, un ouais, site écoutez. internet bien bien pas rétro du tout d'ailleurs, oui bien actuel. Est, il, est... Euh... il est en refonte non, un petit peu en ce moment, j'ai vu des trois trucs mais, Non, je, je t'invite à te connecter ah. sur le site, il est, il est tout bien tout beau. Ah il est tout bien tout beau. Euh, C'est euh, www.club-saint-lambert en toutes lettres. Euh, .fr, tout voilà. tout attaché. Sinon, on a bien sûr notre page Facebook, Club Salambert. Et si on veut adhérer à l'association, on tape à la porte de, bah, de chez toi. C'est <rire> ça, voilà, exactement. <rire> Ou alors, euh, il suffit de le demander à n'importe quel événement. Sachant que nous, on a aussi un... Euh, on a une façon de faire qui est de à chaque fois qu'il y a des gens nouveaux qui qu'on connaît pas qui viennent à nos événements, on leur propose d'adhérer en direct s'ils veulent oui. et du coup ils ont direct euh, le tarif adhérent pour la soirée là pour la semaine. Voilà. Mm. Donc un beau club en tout cas et nous qui nous tient à coeur, c'est pour ça que tu viens aussi souvent dans, dans le dans l'émission aussi parce que voilà, ça fait bouger un petit peu Nancy, il y a du hum, il y de l'historique derrière tout ça, on, on apprend des choses, on se divertit et donc c'est nécessaire en ce temps parfois tout, toujours facile facile c'est important de se divertir alors il y a d'autres événements anaïques notamment ce dimanche 4 décembre euh, à Nancy le 4 décembre alors le ouais, c'est la pri euh, éphémère euh, qui revient ah pour oui. une troisième Pardon. édition euh, qui est organisée par le, le salon de, de justine notamment par styleibi qu'on reçoit d'ailleurs ici dans l'émission jeudi prochain euh, les style c'est des personnages chineuses mes euh, qui recherchent pour vous et que vous ne trouvez pas donc c'est un véritable showroom ma mi chemin entre le vide dressing classique et la fille prix, prix, pardon, euh, plus pointu. Donc ça, c'est le... Je suis peut-être un petit peu tardé, c'est le dimanche 4 décembre, mais il y a d'autres choses avant, bien sûr. Oui, donc demain, si vous avez la brocante de Noël des Jolimoums euh, qui est organisée bah, par le Salon de Beauté les des Jolimoums, donc qui porte le même nom, rue Anatole France, de 10h à 17h. Euh, au programme donc euh, la pagaille de l'ulu qui est une chineuse du dimanche qui vous présentera ses trouvailles ses créations mais il y aura aussi d'autres créateurs comme ma bonne étoile euh, chou <rire> et aussi aurélie qui est une ancienne chineuse un petit peu addicte et brocanteuse donc qui vous présentera des petits mobiliers et objets euh, vintage vous aurez aussi le vendredi 2 décembre le rock Téléthon organisé par le groupe Rock vintage anciennement le groupe les prétoriens qu'on a reçu qu'on a reçu donc et le club euh, rock de malzéville à la salle des fêtes de michel dîner à malzéville dans ce livre de 19h30 à 21h30 donc et tous les voilà tous les fonds récoltés iront intégralement donc euh, au Téléthon donc c'est une bonne action aussi bonne fière. action ouais que nous avons aussi euh, eh bien bien sûr euh, c'est pour ceux qui sont hein, sur Paris à Noël vintage aussi à la Halle des blancs Manteaux euh, qui est mode créateur idée cadeau et ville et notamment bien sûr l'événement euh, du club euh, du club Saint-Lambert bowling le 7 décembre Le 7 décembre bowling in the 50s oh, Tu voulais dire suis... aussi quelque chose toi Jacques Oui euh, le 3 décembre à Levise Saint-Maurice de l'Alliberation Le conseil citoyen des 4 b organise son Noël, Saint-Nicolas ah. et Saint-Noël. N'hésitez pas à venir vous inscrire euh, bah, euh, sur la page de l'émission. Vous venez, hop, dans ouais. petit goûter un concert d'orgue, de la chanson, du goûter, de la brioche, du chocolat chaud, du glamour, du vintage. N'hésitez pas à venir. Euh, un bon moment voilà, en perspective. On m'en juste une petite participation pour le chauffage. D'accord. bon bah C'est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'événements. On va les relayer aussi sur notre blog. N'hésitez pas. On, vous fait. allez retrouver tous les, les, les choses assez importantes sur ce blog-là. Coup dans blog le rétro, là. le blog. Donc Coup d'œil dans le, le rétro. N'hésitez hmm. pas à partager. Le blog, Merci. voilà, partagez-nous. En ce qui nous concerne, on se retrouve... Eh, eh. eh. Ne... Allez, on se retrouve le 9 décembre, mes amis. Le 9, le 9 décembre, décembre. Voilà, parce que ça serait Normalement, c'était le 3e vendredi, mais on le... ne peut pas ouais. le 16. Ouais. Donc, on ouais. se retrouve ouais. le piscine, le, 9, le 9 le 9 décembre, ici, dans les locaux de Fadjet. On aura à priori une invitée qui s'appelle Cristel Youplaboum ah, euh, ah. qui fait des pinap euh ah, je que la reine du, Voilà, elle vend des panepices, elle vend de ses créations euh, euh, cet été à la pelle. Voilà, donc il vient nous rejoindre. Donc n'hésitez pas encore une fois, on a aussi euh, Lulu euh, Nancy qui devrait euh, venir aussi sur une prochaine émission. Donc voilà. Allez, venez bookez vos, vos dates euh, en tant qu'invité, il nous en reste quelques-unes encore euh, jusque la fin de la saison et tout ça bien sûr sur la page euh, Facebook de notre émission. Allez, à bientôt les amis. On vous embrasse bien fort mon week-end. Oui. Oui. Bisous. Salut. Enfin. Bonne journée à tous. Les programmes continuent sur Fadget. Et en ce qui nous concerne, on va aller boire un, un petit chocolat chaud. Oui. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Pourquoi, Patti Excellente après-midi sur Fadget, 16h. Salut à tous, nous sommes le vendredi 25 novembre 2016, c'est l'heure de votre émission spéciale et émission préférée en Lorraine, Cap Sport CAP plus loin sport. Vous êtes bien sur Facjet 94.2E au